Ma meilleure amie, c'est ça la vie. Me dit hier soir qu'elle est venue me voir pour me dire qu'elle est mon femme. Elle m'a dit le nom de sa grande passion. Elle me parlait et je l'écoutais. Elle le disait qu'il lui plaisait beaucoup, qu'il les aimait tous deux comme des fous. Elle m'a dit le nom de sa grande passion. Moi j'avais les larmes aux yeux quand elle parlait. Elle est partie en me disant adieu. Et j'entends encore les mots qu'elle me disait. Mais je ne peux faire pour elle que de l'arrêt. Car l'autre jour, ce monsieur-là, j'étais entre ses bras, il me jurait que j'avais son.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 Car l'autre jour, entre ses bras Il m'a juré sans fois ce monsieur-là Que j'étais sans seul amour Je savais le nom de sa grande passion Et c'était le même qui disait je t'aime Et c'était le même qui disait je t'aime Et c'était le même